« Ce bonhomme, dit-on à des grassins, se moque de vous et de nous. » Vingt-trois mois après la mort de Guillaume Grandet, beaucoup de commerçants entraînés par le mouvement des affaires de Paris avaient oublié leur recouvrement, Grandet. On n'y pensait que pour se dire, « Je commence à croire que les quarante-sept pour cent sont tout ce que je tirerai de cela. » Le tonnelier avait calculé sur la puissance du temps qui, disait-il, est un bon diable. À la fin de la troisième année, Desgracin écrivit à Grandet que, moyennant 10% des quatre 400 mille francs restant dus par la maison Grandet, il avait amené les créanciers à lui rendre leurs titres. Grandet répondit que le notaire et l'agent de change, dont les épouvantables faillites avaient causé la mort de son frère, vivaient, eux, pouvaient être devenus bons, et qu'il fallait les actionner afin d'en tirer quelque chose et diminuer le chiffre du déficit. À la fin de la quatrième année, le déficit fut bien et dûment arrêté à la somme de douze cent mille francs. Il y eut des pourparlers qui durèrent six mois entre les liquidateurs et les créanciers, entre Grandet et les liquidateurs. Bref, vivement pressé de s'exécuter, Grandet de Saumur répondit aux deux liquidateurs vers le neuvième mois de cette année que son neveu, qui avait fait fortune aux Indes, lui avait manifesté l'intention de payer intégralement les dettes de son père. Il ne pouvait pas prendre sur lui de les solder frauduleusement sans l'avoir consulté. Il attendait une réponse. Les créanciers, vers le milieu de la cinquième année, étaient encore tenus en échec avec le mot « intégralement », de temps en temps lâché par le sublime tonnelier, qui riait dans sa barbe et ne disait jamais, sans laisser échapper un fin sourire et un juron, le mot <rire> « c'est parisien ». Mais les créanciers furent réservés à un sort inouï dans les fastes du commerce. Ils se retrouveront dans la position où ils avaient maintenu Grandet au moment où les événements de cette histoire les obligeront à y reparaître. Quand les rentes atteignirent à cent quinze, le père Grandet vendit, retira de Paris environ deux millions quatre mille francs en or, qui rejoignirent dans ses barillets les six cent mille francs d'intérêt composés que lui avaient donné ses inscriptions. Des grassins à Paris. Voici pourquoi. D'abord, il fut nommé député. Puis il s'amouracha, lui père de famille, mais ennuyé par l'ennuyeuse vie saumuroise de Florine, une des plus jolies actrices de théâtre de madame, et il y eut recrudescence du quartier maître chez le banquier. Il est inutile de parler de sa conduite. Elle fut jugée à Saumur profondément immorale. Sa femme se trouva très heureuse d'être séparé de biens et d'avoir assez de tête pour mener la maison de Saumur, dont les affaires se continuèrent sous son nom, afin de réparer les brèches faites à sa fortune par les folies de monsieur des Grassins. Les Cruchotins empiraient si bien la situation fausse de la quasi veuve, qu'elle maria fort mal sa fille et dut renoncer à l'alliance de Génie Grandet pour son fils. Adolphe rejoignit des Grassins à Paris, et y devint, dit on, un fort mauvais sujet. « Les cruchots triomphèrent. »« Votre mari n'a pas de bon sens, » disait Grandet, en prêtant une somme à Madame des Grassins, moyennant sûreté. « Mais je vous plains beaucoup. Vous êtes une bonne petite femme. »« Ah, monsieur !» répondit la pauvre dame. « Qui pouvait croire que le jour où il partit de chez vous pour aller à Paris, il courait à sa ruine ?»« Le ciel, mes témoins, madame !» Que j'ai tout fait jusqu'au dernier moment pour l'empêcher d'y aller. Monsieur le Président voulait à toute force l'y remplacer, et s'il tenait tant à s'y rendre, nous savons maintenant pourquoi. Ainsi, Grandet n'avait aucune obligation à des Grassins.